Bonjour, Caporal Kendall. Bonjour, mon sergent. C'est toi qui es en charge d'ouvrir et de fermer la salle de classe, n'est-ce pas? Oui, oui, mon sergent. Tu as oublié de fermer la porte de ta salle de classe hier. Ce n'est pas vrai. Un gardien est passé par là hier et il s'en est vite rendu compte. J'en suis désolé. C'est la première fois que cela arrive et c'est la dernière fois. Fais attention, Caporal. Il y a du matériel très important dans cette salle. Et tu le sais? Je vous demande pardon. Au revoir.